Vous voyez, on n'a pas tardé, on est revenu tout de suite. Et on va continuer le programme. Ding dong Réveillez-vous car Mireille est aussi avec nous. Qui ne connaît Mireille Mathieu Comment l'a laissée de côté q u a n d c'est la réplique d'Edith Piaf Vous connaissez l'histoire de Mireille quand elle a commencé à chanter Tout le monde l'appelait la copie conforme d'Edith de Piaf et elle s'énervait. Elle répondait bien durement au porteur qui l i n t e r v i e w a i t Dites-moi vraiment, y a-t-il une différence À vous d'en juger. Écoutons l'interprétation de La vie en rose par Mireille Mathieu. Écoutons la voix. よし I'm fear. <laughs> Nuit d'amour en mourir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureuse, heureuse en mourir. Connaissez-vous André Rieu? Sinon, je vous le présente ce soir, car tout l'orchestre est avec nous à bord du train de la musique pour nous faire le grand plaisir de nous charmer avec son pot pourri. La vie en rose, Pigalle et sous les ponts de Paris. Écoutons cette interprétation. Maintenant, nous allons changer de style. Oui, tout à fait, tout à fait différent. Ça fait partie du programme de ce soir, je vous l'avais dit. Pas de règles, pas de consignes. On a tout vent au fil dans le train de la musique. Au son de la trompette de qui De M. o n s i e u r Louis Armstrong. Take it away, Louis. Blow your horn, man. Magic's p e l l you g u s s this is La v i e n r o s e When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La v i e n r o s e When you press me to your heart, and in a world. A part a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday w o i d seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. I'll be on road. <laughs> Yes, it was Mr. Louis Armstrong, avec sa voix rogue et sa façon de chanter. Ouf! Et on continue avec qui? Let me see. Ah oui, Lisa Ono, qui chantera avec un rythme de bossa nova sa version à elle. À toi le tour de rentrer en scène, Lisa. On t'écoute. Vas-y. どうしよう。 a Bye. v o u Souvenez-vous s de l'orchestre de M. Franck o u s s e l Il est aussi avec nous ce soir dans le train de la musique. Et à lui le tour de nous faire écouter son interprétation, sans version, à lui de La vie en rose. Après Franck Pourcel, nous allons inviter à monter sur la scène une vedette qui se passe d'introduction. Vous êtes anxieux de savoir qui c'est, hein? Non, je ne vais pas vous le dire, car ce sera une surprise. Seulement, écoutons-la et vous verrez de qui je parle. Mais ça date de longtemps.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 私の幸せはあなたの幸せです。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 Dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi. Mon cœur qui b a t Oui, mes chers amis, c'était Madame Marlène Dietrich avec sa voix langoureuse, amoureuse. Dans sa voix, on retrouve amour, passion, mélancolie. Hello Daniel, réveille-toi. <rire> oui, je dois me réveiller après avoir écouté et Marlène Dietrich. Où en étais-je Sur le t o t o i r dans le café Je ne sais plus. Mais la seule chose que je sais, c'est que l'accordéon nous fait tous rêver. Et vous allez voir. Ainsi prendra fin notre randonnée de ce soir à bord du train de la musique. Nous vous donnons donc rendez-vous dimanche prochain sur la 820 AM à 8h e e u r s du soir, dimanche 8h. e e u r s Nous vous attendons avec grand plaisir pour un programme de ce genre et avec regret, je dois vous laisser. Je vous dis bonsoir, merci d'avoir gardé l'écoute. Et à dimanche prochain. Bonsoir.